Unité 4, leçon 1, séquence 9. Projet de sortie. Samedi soir, tu fais quoi Je ne sais pas. Et toi Je vais écouter le groupe Phoenix. Tu connais Bien sûr, j'adore. Tu veux venir avec moi Oui, c'est une idée. Super! Tu sais, Ludo aussi aime beaucoup Phoenix. Ah bon? Il peut venir? Bien sûr. Je vais appeler Ludo. Ludo? C'est Mélanie. Voilà, samedi, je vais écouter le groupe Phoenix avec Greg. Tu as envie de venir? Ok. Ok. Il dit qu'il vient avec nous. Très bien. Oui, Ludo Attends, je demande à Greg. Il demande s'il peut venir avec une amie. Bah oui. C'est d'accord. Elle s'appelle comment Lina En deux mots. Ah, elle est chinoise. Alors. À bientôt, Ludo. Voilà. Il vient avec une amie chinoise. Alors. Nous allons être quatre. Tu vas trouver des places Je vais voir.